50 languages conjonction 1 conjonction 1 Attends que la pluie cesse Attends que la pluie cesse Attends que je termine Attends que je termine Attends qu'il revienne Attends qu'il revienne J'attends que mes cheveux sèchent J'attends que mes cheveux sèchent. J'attends que le film soit fini. J'attends que le film soit fini. J'attends que les feux soient au vert. J'attends que les feux soient au vert. Quand pars-tu en congé Quand pars-tu en congé Avant les vacances d'été Avant les vacances d'été Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. Répairs le toit avant que l'hiver ne commence. Répairs le avant que l'hiver ne commence. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Ferme la fenêtre avant de sortir. Ferme la fenêtre avant de sortir. Quand viens-tu à la maison Quand viens-tu à la maison Après le cours. Après le cours. Oui. Après que le cours est terminé. Oui, après que le cours est terminé. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. Après être allé en Amérique, il est devenu riche.